Raymond, on va oh. faire l'introduction Si quelqu'un dit à poil, je le défonce. Alors, moi, tu vois. bête non. Tu parles comme d'habitude, hein tu, tu dis bonjour à tes pères et bienvenue dans, dans la, centième la centième des émissions. La centième des émissions Des émissions. Voilà. Attention, silence total. C'est parti. Bonsoir à tous. Bienvenue. Dans la centième. Dans la centième. Des émissions. Et j'ai vu plus. Oh, oh Bienvenue dans la toute première des émissions On vous remercie tous d'avoir cliqué Je suis entouré de trois vieux gros cons Qui vont m'accompagner pendant toute cette émission Mais avant j'ai expliqué comment c'est qu'il s'appelle la, la désémission Double comment Donc la désémission c'est un jeu Pour apprendre des trucs totalement inutiles sur la vie Qu'on pourra raconter autour de, de petits knackis Comme ça, un apérodinatoire Mais c aussi écrit, pour... Oui, c écrit. Mais non c'était pas écrit du coup en fait. J'écris pas des trucs comme ça J'écris pas knackis Faut dire deux, les autres les mar Faut fêter, deux, deux autres marques de saucisses maintenant, c'est génial. Ah, je connais pas je peux pas, moi. <rire> Et voilà, mais avant tout, que, avec des trucs niants comme vous, c'est aussi pour se marrer, hein, de toute façon. Je pense que les gens sont déjà à 3-4 éclats de rire depuis le début de l'émission, là. Et un peu plus de quatre ans plus tard, bienvenue à tous dans la Désémission numéro 5 Un nouveau logo ouais ouais non, regardez, que, regardez comme il est beau. J'aurais oh oh, est... est... pas mis une seule personne. Il est vert. Oh, il est vraiment vert. <rire> ah. Alors pour cette deuxième saison 100 qui est donc la finale du Grand Tournoi des de émissions, euh j'ai voulu m'entourer de trois des quatre personnes qui étaient là dans la toute première des émissions il y a 4 ans. La bonne idée. Un peu plus. Mmh. Euh, on va commencer par celui que je vais présenter moi parce que il était dans la première il est dans la centième c'est ce qu'on appelle un mec qui réussit à chez deux autres c'est Bilal bonjour Bilal bonjour merci comment ça va ça va quoi ça va très bien merci je suis ravie d'être avec toi encore après 100 numéros c'est incroyable boum boum boum ça file time flies like the mouche toujours pas cette personne j'ai entendu Bilal je te laisse présenter le finaliste de ton choix donc tu les connais tous. Voilà. Bon, bon. Alors déjà, avant, je, que je peux dire que je suis très content d'être avec eux, avec ah bon. eux, tous les Finnis voilà. sont là parce qu'ils sont très forts et aussi Sabine. Alors, <rire> oh, ça bon, Sabine elle s'est bien l'entrée de la chambre dans le salon, en courant. Ouais. Alors, ben je, je voudrais bien la présenter mais je sais pas trop qui sait. <rire> très bien présente. Et bien, il y a Sabine. Voilà. <rire> C'est vraiment parce que, tu wow. sais, il y a un petit truc qui pique sur l'enregistreur. Le, oui. Il est en rouge depuis le début oui. de l'émission. Tu vas crever, mon gars. On a maintenant ah, celui qui a quitté huit fois la émission <rire> Deux fois, deux fois. <rire> euh, qui était là la toute première parce qu'il est au chômage. Ça me touchait beaucoup. Ah oui, c'est vrai. C'est Alexis. Bonjour, Alexis. Bonjour à, Alexis. à tous. Ah ouais. Bonsoir. pas là pour arriver beaucoup. Alexiste laisse présenter le finaliste de ton choix donc tu... je pense qu'il n'y a qu'une personne qui mérite d'être présenté ce soir c'est une mais personne ça, qui a été un peu euh, oui. tu vas où là oh maltraitée pendant la dernière des émissions ah, vois, une personne incroyable qui a un superbe pantalon bleu de ah, pareil un... donc euh, non, je vais centrer Paul qui a été ajustement maltraité sur la dernière mais qui ah ouais. l'a je ah, pense a pas a gagner cette dernière des émissions j'ai er, pas demandé ah ah ah à bon. bon. bon. bon. bon. Sabine comment ça va ça va Sabine défi, bah, ça va je, je ne souhaite vous -vous. que le meilleur avait des adversaires et... et le thème pute à <rire> Paul ça va oui <rire> non, euh, euh, ah oui, bah oui, là moi je pense que je vais faire quatrième bon, J'avais tout ce que je pouvais sur la bruine, la bruine. <rire> euh, Je pense qu'après ça je peux pas me relever Et on a aussi on donc Celui qui était dans peux le public si tu peux ah, Celui ah, là, qui là, était dans le public Qui ça... était censé ça... ne pas participer mais qu'on a beaucoup entendu ça vaut vachement voilà, le coup, tu t'as fait vous Aurélien, comment ça va Aurélien Ça va pas parce que je joue pas Pourquoi tu joues pas Parce que je suis une grosse merde En plus Aurélien c'est drôle parce qu'il va présenter La personne Avec qui il était en conflit de voisinage à l'époque. Oh ouais, ouais, ouais. Ah C'est vrai. on avait deux il y en a deux ici, J'étais surtout en conflit, pas les support knobs, c'était chiant. Tu dû imaginer du coup j'étais surtout en conflit avec moi-même. Oh ouais, Alors moi ça, ça. ça pour faire ça, politique. je dis ça surtout pour les gonzesses qui écoutent. Putain, <rire> <rire> il est trop sage et tout. et euh, il faut que je le présente. Bah tu l'as fait un boulevard, vas-y là. Regarde le boulevard Charles euh, de Gaulle. Ouais. Bah qui qui c'est Romain Ouais On lui rend le On lui on le Euh donc on a nos quatre candidats Paul Romain Sabine et Bilal coup à ceux qui ont échoué un petit coucou à tous ceux qui sont dans le public et qui sont venus ça me fait très chaud au cœur. Donc ça est venus de Paris jusque dans le Jura de Yennagre. Il y en a qui sont venus du village d'à côté. C'était 12h on sont pas là. À la tienne moment. Super ah bah bravo. Les vainqueurs de leur demi-finale, c'est-à-dire Sabine et Bilel, commenceront le, dans avec... Dans le vertu, On a compris 3 points d'avance. Plus 3. Vrai. Ils, écoutent pas. ils écoutent pas, les deux, ils s'en foutent. Ah donc du coup, je donne les 3 points à Paul et Romain. Oh, oui Le ah, <rire> meilleur décision. Qu'est-ce oh, que oui. si tu veux, Bilel oh. Donc 3 points de plus pour Sabine et Bilel. Ah yes Le cadeau. Super. Le cadeau ah, Le cadeau Le cadeau la bagnole la bagnole Le victoire Le victoire Le victoire royal Pokémon était bouclier Merci Le cadeau vous ne le connaîtrez qu'à la fin puisqu'il est... Woooah oh oh ah ah ah Et il y a un autre candidat... Oui c'est Gaspard Le cadeau Le cadeau c'est Gaspard Il y a Gaspard J'y t'en chez vous Qu'est-ce avec la caravane dans le jardin Il de la place Mais il cuisine Juste avant de rappeler la règle du jeu, les candidats finales, écoutez-moi bien, vous allez pouvoir être aidé par un membre du public. En dehors des éliminés en demi-finale, c'est-à-dire les personnes qui ont fait le trajet alors qu'elles avaient absolument... Il y a Romain dans le public Zéro ah, émissions à faire. Vous avez le droit d'utiliser cette personne une fois dans la désémission. Soit sur les trois questions du début, soit sur une seule liste. <rire> soit, que je soit sur je soit, me sur me votre, soit sur tout votre thème Du milieu ou de la presque fin Mais pas sur la fin ouais, en fait, okay. Mais une seule fois oui. Et dans les listes et pas sur les trois listes c'est sur une liste Attends, Mais okay. j'ai une, une question, voilà. une redire, question. Et vous allez dire maintenant la personne Bilal comme tu as gagné le plus de désémissions C'est toi qui choisis en premier ta personne Céline C'est Léine avec Bilel, juste une manche. Est-ce que je comprends que une mauvaise pointe à l'aider Oui, tout à fait. Ah, excellent, ça n'est pas ta droite, tu, tu dois. <rire> <rire> oh, non, <rire> voilà. <rire> voilà, ça me rappelle ah, ouais, des mauvais souvenirs, ça. Je pas ça, les gars. Pas, ensuite, c'est <rire> <c> Romain. <rire> Gaspard Ensuite, <rire> c'est Paul. Je prends Talal. Talal Allez, <rornelle> t'as pas besoin de prendre quelqu'un <rire> qui t'a demi. Mais tu fais chier, là <rire> alors Alexis ses proposes. C'est comme Quentin, je t'aime beaucoup. <rire> Allez, non, euh, je vais prendre Pierre. Oh et Sabine ouais, se retrouve ouais, ouais. Sans il son est mec J'ai un ah, ah, une question S'il y a une question de géographie, est-ce que le t-shirt de Pierre ah, peut être aussi... Comme une aide ouais, ouais. Non, c'est un choix textile très audacieux est non, Il c est, il est la mode Il y a les capitaux voilà. faut, le le faut vraiment le garder Faut vraiment le battre quand même ouais, Mais t'inquiètes Sabine, <rire> choisi, <rire> Sabine choisit ouais, Victor les règles du jeu c'est ça que bon, je te débile la suite à la fin de la suite, tiens. Un émir. Après le milieu, la presque fin, tiens. A... Un cadeau. Allier Et après il y a la fin, tiens. Un émir. Et un cadeau. Et pendant cette émission 100, je ne vais pas poser de questions sauf une parce qu'elle va être trop chante. C'est les candidats qui ont fait le trajet qui vont très... qui vont poser les questions à la place. Ah oh oui. Et... Qui Mais pas Tom, parce qu'il était Joker, Pierre. Ah il y a beaucoup <rire> d'illettrés dans l'excusé. Et qui se trouve non, à côté de moi pour la première question C'est Oh non Alexi oh Alexi ah ah Est-ce que tu as compris le principe Tu <rire> as lu <listé> les trucs <rire> en rouge. Mais il connaît pas toutes les lettres oui. C'est un assistant de l'artisan. Il sait pas lire Oui, j'ai compris, mesdames et mesdames. Bon. Alors, silence, s'il vous plaît, parce qu'Alexi, le pauvre, déjà, c'est compliqué pour lui. Il sait pas lire. Alexi, oui. nounours C'est parti, ah, oui, tu poses vrai, juste, bon, là, bon, bon. En, en gros, là, jusqu'à là. Parti. Oui. Bon Première question, donc attends, ah ben, on n'a pas fait jingle. Oui, on passe au début. Début 3 questions de la qualité. Des questions auxquelles plus vous répondez. Il y a eu un tirage au ventriloque. Des questions longues auxquelles plus vous plus marquez-moi. Pour répondre, vous dites votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole. Vous n'avez pas le droit de répondre deux fois de suite. La première question va donc être posée par Alexis. Bravo, Alexis. Ah bon bon. Et c'est parti. Concentrez-vous, Alexis. Vol, a, Pour 5 points, oh, oui. <rire> quel ensemble de mots permet de définir une cara caractéristique bravo, de, un de la dissolution d'un diacide dans l'eau ah, Bravo, Piqui, t'as super bien lu. Bien... Attends, si c'était mieux lu, on le saurait. Non, ça. Ah. Alors, quel ensemble de mots permet de définir une caractéristique de la dissolution d'un diacide dans l'eau Je tiens à dire que la question n'a ni qu'une tête. Voilà. Je comprends pas nous C'est l'air Je crois qu'on pourra passer aux quatre points, Alexis. <rire> Quel ensemble de mots permet de définir une caractéristique de la dissolution d'un diacide dans l'eau Une partie du, pa du palmarès... Non, virgule, t'as mal fait. ...d'un <rire> dans l'eau, virgule... Et je suis allé, mais en français, le, le virgule ne se dit pas. On va prendre qui est français. La virgule, Et pardon. <rire> Quel ensemble de mots... Ah compris, ça. ...permet de définir une caractéristique de la dissolution d'un diacide dans l'eau, virgule... Une partie du palmarès du cheval Corrida au prix de l'Arc de Triomphe dans les années 1930... Putain un ah, Quel ensemble de mots permet de définir une caractéristique de la dissolution d'un diacide dans l'eau Une partie du palmarès du chevel Corrida au prix d'art de, de triomphe dans les années 1930 ah. en fait, ça, Cet ensemble de mots permet de définir là, on plusieurs croix ouais, ouais, Vous avez mieux compris là C'est une rayonne Non c'est pareil <rire> Alors Romain. Oui Tiers c'est dans l'ordre Non <rire> Le fameux tiers dans l'ordre de la dissolution d'un solide <rire> euh, On passe aux trois points Ah oui Donc virgule Ça représente aussi ah oui. Le résultat de Manchester City en championnat d'Angleterre Sur les deux dernières saisons du championnat d'Angleterre masculin de football J'ai deux fois championnat d'Angleterre Le résultat de Manchester City en championnat d'Angleterre Sur les deux dernières saisons de championnat Excellente remarque Laurent Rouquier Merci Voilà <rire> Zéro à zéro Non. Je sais même pas la réponse hein. Allez, pour le avant de dire le 2 point tu reprends tout depuis le début, vas-y Tout le monde va devoir faire ça, hein, super hein. Alors, quel ensemble de mots permet de définir une caractéristique de la dissolution d'un diacide dans l'eau Bien non. sûr, diacide, tout le monde sait ce que ça veut dire Alors, une partie du palmarès du cheval Corrida Vous connaissez, c'est le cheval. Ah ah. du prix Au prix de l'Arc de Triomphe. Ah, euh, Dans les années 1930, les années hitlériennes, je rappelle. Le résultat de Manchester City, donc ça c'est un club de foot qui vit en Sabine Première Ligue. Oui, en Sabine. championnat d'Angleterre, sur les deux dernières saisons ouais, du championnat d'Angleterre, ouais, masculin de... Football. Bah, Paul, ouais, deux, deux fois premier, deux, double premier double, premier, double tenant du titre. précise c'est ta réponse. Double, non, double genre... tenant du titre. Non. Bilal, oui, ça fait un beau Bilal. double tenant du titre. Double bah, vainqueur oui. Non. C'est quoi ce délire Paul, double... Ce délire Paul double. Sabine. Oh, Attends. Je n'ai pas fini. Trois <rire> <rire> secondes, Paul. Ah, ce a double. Nicolas Mahut. Nicolas Mahut. Bilal. Non, Sabine avant. Double gagnant. Non. il Bilal, grand chelem. Non. Pour deux points Une action pour effectuer un double-clic sur une souris d'ordinateur. Romain, là. je lis la question. Ah, tout, hein. Un double-clic <rire> Non, <rire> ah, je sais. <rire> C'est vraiment trop fort. Ça reste. Il ment. Sabine, non Tu pensais à ça aussi euh, ça. Ça. Bah, bah, Bilal, ça. Ça. deux fois premier Non. Romain, double action Non. Tu peux dire pour un point, je pense. C'était pas ça, je crois. Je, pas je pars sur le... Ah, C'est parti. C'est pas la question... Alors, deuxième... Enfin, J'aurais euh, fait la deuxième. Une action <rire> pour effectuer un double-clic sur une souris d'ordinateur ou encore une règle de la manche à laquelle vous êtes en train de participer qui vous demande de ne pas répondre l'ensemble de mots que je suis justement en train de vous demander, ce qui rend la chose assez cocasse. Mais c'est ah, cocasse, oui Ensemble de quoi Paul paul le droit de dire deux fois son prénom de suite. Pas le droit de répondre deux fois de suite. Ensemble euh, de deux deux mots. Bah du coup, c'est quoi la réponse de mots. Bah, <rire> Non, non, non, non c'est ce que je te dire. Non, S'il vous plaît, il me faut une réponse, Paul. Maintenant, vas-y. Bah, on n'a pas le droit de donner bon. deux réponses d'affilée. On n'a pas le droit de dire deux fois son prénom d'affilée. Non. Excusez-moi de venir du jurassique. Je me suis deux fois d'affilée. C'est une bonne réponse de Bilem C'est oh oh oh deux fois d'affilée. Vous n'avez pas, hey, pas le droit de répondre deux fois de suite Et la réponse était deux fois de suite. C'est énorme, non Désolé. Elle excellente, vraiment. Elle comme un goût merde. De... Bon. voilà, on a eu La merde, c'est la dissous. Je sais pas, c'est peut-être moi, mais... Le diacide, il faut savoir qu'il se dissous deux fois de tout. Il se dissous une fois et une dernière fois. Ça fait donc... 4 C'est pas la dernière, ouais. c'est la sortie. Après ça, c'est la dernière, on l'a mis. 4 points pour billet 3 points pour Sabine, 0 pour Paul et Romain. Merci C'est la dernière que je Merci à tous Alors je laisse ma place désormais à Céline Non elle peut pas ça joker Oh là Super encore Alexis Je vais faire une chose que je n'ai jamais fait dans ma vie C'est à dire Privilégier une personne Qui vient d'une contrerie étrange C'est à dire Talal Je t'inquiète Il est pas un joker Mais je peux Mais non, il est demi. Il un demi. D'ailleurs, oui. Paul. Merci C'est parti, Talal, vas-y. Pour 5 points. Quel sport pratique Antoine Albo Paul, le biathlon. Non. OK. Merci. C'est moi, c'est rien, j'étais là pour ça. C'est Le tir à l'arc. Paul. Euh, le ski-thon Non. Romain, le badminton. Non. Paul, le le marathon. Non. Bon, on euh, passe aux quatre points oui. Ah, une petite bannière Non, c'est un petit, petit, petit basque Non, c'est <rire> une réponse, après on passe aux quatre points Une réponse Mais non, parce qu'après on pourra pas répondre euh, okay. si tu Ah oui, il, peut il pas. est tactique lui tu peux Putain, il faut ah un gendarme Pour quatre points Donc quel sport pratique Antoine Albeau Sportif français le plus titré de l'histoire Romain, la pétanque Non C'est pas contre Tennis de table Non Paul, Bilen. fléchette Non. Le kayak Non. Le elle qui <rires> euh, oui. oui. Bile, non. Merci. Paul, le snooker Non. <rire> oh, ah, Bilal. Oui. Les fléchettes bon. Non. Bilal, Bilal, Bilal Bilal Antoine Antoine Antoine C'est même Oui Les Non. Trois points. Allez. Allez, pour trois points. Donc, quel pratique Antoine albo sportif français le plus trait de l'histoire avec pas moins de 12 titres de champion de France, 4 titres de champion d'Europe et surtout surtout Google, 25 titres de champions du monde. Ouais ouais <rires> une... Bien. Oui. Les échecs non. non. Euh vol. Te... Euh, oui. sont dans l'eau là puis qui jette la balle. Ouais, tu veux Non. d'avoir. Okay. Ah, okay, okay. Le vélo de vitesse Non. Attends mais attends 25 fois. C'est beaucoup là. là, oui, cool, toutes, là. Les, toutes les années là. Le Palais Breton. prise ta réponse. Le Palais Breton. Faut ta gueule, putain. À <rire> ah, la tête. <rire> tu as une idée reconnaît le geste quand même le... c'est finalement exécuté. Bravo ta. Bravo ta. Ah oui. oui. la voile. Ah, euh... La réponse, la réponse, là. Euh, mais après si tu as réponce. Non mais c'est bon, je connais celle-là. <rire> euh ça va. C'est pour ça le Tu marrant. Non. Non. C'est un truc comme ça. Paul, euh, oui. le championnat de voile euh, sur l'eau. On m'a sport hein. Bah le kite Non. Euh Merde, c'était dans quel sport Sabine. Non, je Paul. le vent C'est pas un sport. C'est un sport la planche à voile Et trois points pour Sabine. Et trop bon. La planche à voile. Merci La prochaine, je vais la faire tout seul. Je voudrais une minute de silence, s'il vous plaît. Puisque la question coquine ne va plus s'appeler la question coquine pour la démission 100. J'ai peur, elle va faire 3 millions d'auditeurs. Je vous demandais de faire un silence total. Puisqu'elle va s'appeler... Boursé, boursé, boursé. Vraiment, vous ne chantez pas et tout. Oui, ferme-la. Donc on commence la question... T'aussi Non, mais je dis juste comment elle s'appelle, on s'en fout, après j'attends vraiment. Elle s'appelle la question... Olé Elle s'appelle la question Olé Elle s'appelle la question Olé Olé Alors. Olé Olé oh oh oh oh C'est parti J'étais ah, pas l'éficient. Ah, euh, 5 points, bah non c'est pas moi qui vais la poser. Bah délaï, tiens allez, viens. Ouais. C'est parti Bravo. pour la question Olé Olé. Alors, pour 5 points. Quelle chanson comporée, composée par Randy Newman est parue sur l'album Sail Away en 1972 Paul, 6, Sex and Et non. Ah, <rire> date, tu peux dire la date euh, 1972 D'accord Quelle chanson composée par Randy Newman est parue sur l'album Sail Away en 1972 A été popularisée 4 points. 4 points. Pour 4 points Pour En 1986 par le biais du film d'adrian Line Line je pense qu'on dit line Line Avec un Y oui, Paul. Pretty One Non Bilal okay. oui. La chanson de Cooker Euh... La chanson est là. Romain. C'est une semaine semaine semaine. Vous avez une semaine. C'est vraiment magnifique. Attendez. Attendez. C'est Romain. Oh Romain. Ça le C'est très fort. C'est Romain. You can leave your at home. Your pain on. <musique> <musique> ah je suis dégueu <musique> Et que vous Charlie, Charlie traduction où est-il Ah il est pas là <rires> oh, mais oh, tu, peux ouais. <rires> tu peux laisser ton chapeau sûr Le message conçu qui vient d'être donc d'être interprété encore magnifiquement par Romain on peut encore l'applaudir voilà À la fin du début dit, on a donc 6 points pour Sabine 4 points pour Billel 4 points dire, pour Romain 0 pour dire, Paul et on passe à la suite Donc la, li, la suite, c'est trois listes dont il faut trouver les réponses sauf la plus évidente. Un point par réponse trouvé, un éliminé à la fin de la manche. Pour la première liste, je vais appeler... c'est que je vais appeler Bah Quentin, oui, bien Elle est pour toi, celle en plus, Quentin. Bravo Quentin Bravo Quentin, Quentin <rire> <rire> <rire> J'ai pas entendu, je préfère pas ça. <rire> moi j'ai envie de répéter, mais bon... Moi, non, de... non, non Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul. Paul Allez, Paul Allez, Paul, Paul. Moi, je respecte quand même. C'est sûr que c'est Apple. Il boit d'une Mais je ne l'ai pas retrouvé, là. Quentin, tu poses juste l'énoncé de la liste, et ensuite, on verra s'ils appellent un joker. Citer un ingrédient hors sauce présent dans au moins une des pizzas à la carte de Domizos Pizza au 31 décembre 2019, sauf la pâte. Est-ce qu'un des finalistes appelle un joker On est tous des gros sacs, ça va le faire. Sabine, tu commences comme tu as marqué le plus de points jusque-là. Le fromage. Faux pour préciser ça. ta réponse. Ah, mais là oui Alors, la mozzarella C'est une ah, bonne réponse. Elle est reconstituée. Elle est <rire> <rire> Probablement, mais <rire> c'est une bonne réponse. Ensuite, c'est ta Romain, parce qu'il a marqué plus de points dans le début que Bilal. Le, le, le poulet. C'est une bonne <rire> je réponse. Je vous lance des messages. <rire> <au sein. rire> Bilal. Pardon, Bilal. Enfin, les champignons. C'est une bonne réponse. La précise ta réponse. Non, il n'y a pas de S. C'est le champignon. Rires. <rire> en tout c'est dommage. C'est dommage. dommage. Genre, il y a la girole. Non, on ne connaît pas. Non. La de loup. Rien à Non. Euh, non. Le, le, le fraîche de, de chèvre. Bravo. Le fraîche de chèvre. C'est une bonne réponse. C'est pas précisé, c'est la viande. J'ai mis chèvre. Oui, <rire> oui à fond, j'ai <rire> <rire> Ce jeu, merde. <rire> <rire> Sabine. La sauce Ah le coup dur oh. Coup dur Ah, jamais, oh. ah Thomas. la ah, Thomas te... Je vais répéter la question. <rire> Citer <'était> un <rire> ingrédient hors sauce. Présent dans au moins une des pizzas, puis on s'en fout de la suite. Voilà, c'est ça. <rire> Pour moi c'est mort, mais après c'est mort. Du coup, euh... mort. Ah, oui, mort. Romain. Tant pis. Assurément moi désolé de l'olive j'imagine c'est alors allez je je je sais c'était olive noire le jambon c'était pas à moi ah oui attends attends c'est pas toi il faut non c'est pas non non ça bille ça pas à moi donc tu dois préciser ta réponse il y a de préciser ta réponse ah oui ou de changer de réponse Du jambon blanc. C'est bon. Enfin, c'est juste C'est ça. je vais régaler avec ce jambon. <rire> euh, de l'oignon. Oh hey, Bravo. Sens bon, ouais. des détails hein, ou pas Je suis pas du tout dedans, mais et... le Mec, il y a match de foot C'est mort Oui. Du son. Hey, oui, survivre. bonne réponse oui, c'est du euh, saumon je... majuscule Je pense que c'est du... Reconstituer Reconstituer Non, du poivron je... C'est une... Bon. Précisation de réponse euh... <rire> C'est vrai Oui <rire> Là, tu te démerdes bon hey, courage Pauvron je... rouge Oui, c'est une bonne pense. réponse Chau au ah ouais. Euh... Alors moi, je vais tenter quelque chose... Pauvron vert Alors... Euh, hors saison, ou, car toute l'année, où est-ce qu'on peut prendre les saisons Au 31 décembre 2019 Quand Ah bah la raclette ah. mmh. Bien vu, oh. bon. C'est une enfin, bonne bon réponse La raclette c'est pas un... Célibar, c'est un fromage Célibar, fromage, raclette. fromage de raclette De la pomme de terre ah, C'est une bonne réponse Ça me paraissait évident hum. Mais quelle <rire> sorte de pomme de terre Ah là, pas de pomme de Non non, du chorizo chorizo <rire> ah, c'est une non. mauvaise réponse. A... Non, ah, non. Ah, ah, non Alors ah, bah, ah, ça c'est abusé ouais, Et eh ouais, ben tu Domino's. <rire> Là, ça veut dire que si je vais, que que vais sur le site de Domino's, il a pas de chorizo. Tout à fait. Par du chorizo. veux monter les pizzas. Tu profites pour en une petite Impossible livre. Paul, oignon. C'est une <rire> bonne réponse. Ah bah il un Domino's Je dirais du des Oui, c'est une bonne réponse. Euh... Ouais, là, là où, on, où on en est... Gros Oui, oh, c'est une bonne ouais, réponse. Ouais, ouais, ouais. Hiver. On voit les sou deux sou. gros sacs, hein, quand même. <rire> <rire> Ça va mm -hmm. Bien sûr. Je dirais... <coughs> euh... du ton T'as fait un bien vu. La oui. première erreur. Oui. erreur. erreur. erreur bonne réponse. Non non, c'est bon. Ah, j'ai un dilemme. Si je dis la crème, est-ce que c'est considéré comme une sauce ou comme un ne peut pas. Si c'est le cas, c'est abusé. Mais c'est le cas, je vais dire. C'est vrai parce que les pizzas blanches, la crème c'est la sauce. je voulais vraiment dire comme la pizza saumon, ils mettent de la crème avec le. je vais dire s'il vous plaît. je peux en utiliser très peu dans une des émissions, donc là j'ai quelque chose car. Attends, je pensais aux autres pizzas qui existent. Cronomètre. 10. OK, <rire> <rires> commence à 20. À le... ah, 20. À 20. Donc ah, à 20. La ah 5. Non mais écoute-moi. Donc je suis là chemin, maintenant, Ah bah oui, c'était le 5. Oui. 3. Euh 3 L'artichaut 2. Oh ah, ah, ah, Attends, 10. il y avait l'artichaut et pas les, le chorizo là. Mais ah oui, mais la crème j'ai posé. Romat est bon, es dernier dans la liste, tu droit à 3 avec. Je dirais fromage à raclette. C'était déjà dire. Qu'est-ce qui restait Alors, je pense qu'on peut citer la mieux que la bégaise, la crème fraîche. Ou le poivron jaune, le poivron vert, pas le poivron rouge, jamais. le rapide vegan le gruyère en mon sec. Miel, Miel. Mille, mille, mille. Kebab, merguez Fug, bonfort, bacon ouais, ouais. Et fourmeux dans beurre ouais, Voilà possible. Voilà, merci beaucoup Quentin Oui il l'a dit non, mais c est... C est ah, 10 points pour Romain 7 points pour Sabine 7 points pour oh Bilal 5 points pour Paul Deuxième on liste pose, On se rentre dans l'or Dans, l dans oh. le C'est pas Gilles Tu peux me une brosse à dents ça enculé Deuxième liste Deuxième liste elle est un peu ah, compliquée c'est moi ah, qui vais la poser au ah, Podacieux Je vous demande de me citer après, après, un pays après, après, ayant une frontière terrestre avec le pays proposé par le candidat avant vous. Euh, D'accord, oh, question. Wow. Oh là là. 2019. Je tiens à 2020. Ouais. Ah, Attends, avant. 10 ans, 10 ans, si, plus de réponses, voilà. Ah, S'il <rire> y a plus de réponses possibles, on revient à la question à la réponse euh, d'avant et cetera. Okay. Ah, mais mais ton île de mer, tu regardes. Et donc, ouais, euh, euh, voilà, si on fait Le premier candidat il répondra Il répondra à un pays frontalier avec le sauf qui est la France. Ouais, alors si le pays a déjà été dit ah, un euh, par bon. autre candidat avant. C'est perdu. Là, mais okay. non ah oui. la France a plusieurs frontières on peut parce dire plusieurs fois parce que si euh, ah, un pays que ça hein, je vais dire sauf ça ouais si par exemple toi la France elle a plusieurs frontières avec plusieurs oui. pays on a ouais. le droit de dire plusieurs fois ce pays voilà je... c'est ça on dit la France je dis un pays que frontières avec l'autre ouais. dit l'Allemagne je dis un pays que frontières avec, ouais. avec ouais. même qu'avec la France et non tant que la pays dit c'est fini ouais. okay. ah ok et toi je décide de prendre mon joker ah, attendez oui voilà Bilal prend son joker qui est donc Céline Céline ok bah pas tout de suite prends mon joker tu prends ton joker Sabine France donc c'est à dire Romain qui a marqué euh, non pardon Sabine qui a marqué plus de pendant le début va commencer avec un pays limitrophe de la France s'il te plait l'Espagne l'Espagne c'est un Romain donc oui, bah, si pas, et je vous demande de bien N'écoutez la réponse ouais, avant, ouais, je répéterai pas. Ouais, euh, Est-ce que tu répéteras s'il faut revenir à la question Tout à fait, ça mais veut dire. Pas... Donc là, par exemple, le Portugal n'a plus de, de réponses possibles, donc on revient à la France, et c'est à Non, c'est l'Espagne. Non. non, bah non, mais... L'Espagne, ici. Que... Ah, pardon, excusez-moi, si, si, si, pardon, l'Espagne. Non, suis... non t'as raison. Ma réponse est le Maroc. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il manque un bon assistant. Les Pyrénées, on avait pas le monopole ah, attends, doit... nous, en sommes, nous en sommes à l'Espagne ah, Il a dit Maroc as Tu as dit Maroc Tu as Maroc parce qu'il y a Ceuta-Emilia d'Espagne et tout J'ai pas, je m'en fous ta science Oui j'ai dit Maroc Non je m'en fous de ta science, ça cool Il va niquer sa mère avec son Maroc, non C'est une bonne réponse pardon mais il y a de l'eau entre Non mais attends C'est l'eau qu'il y a Elle est aux Slovaquies, ça se les autres D'accord L'Espagne a une frontière de 16 km avec le Maroc, Mais euh, donc, du coup, moi, Paul, Maroc m, Ouais voilà, donc on repart bien bah, écoute, Algérie donc, point, est... Bonne réponse de Paul Sabine ouais, bah, vraiment, Super, je suis très content Après <rires> enfin, moi je vais arriver, c'est être le Congo là, c'est super, non, génial Tunisie, c'est une bonne réponse de Sabine bon, bon, bon, bon. Romain, Libye Libye c'est une bonne réponse de Romain 10 ouais, ouais, ouais. 9 Égypte Aime, Égypte c'est une bonne réponse Bien joué C'est des frontaliers de quoi l'Égypte C'est des oh, frontaliers oh, de quoi l'Égypte Bah oui vraiment... mais lesquels Paul T'es <tons> pas de joker <tons> <tons> <tons> Moi j'ai un moins un mais... Taisez-vous Paul, Égypte c'est parti La Somalie C'est mauvaise réponse Sabine Soudan C'est une bonne réponse. Romain. Un... Sud-Soudan. Ah, c'est une bonne réponse. Non Merde Oh, comme c'est là... C'est pas très vieux, bon. mais c'est... C'est à Bilène avec le Soudan du Sud. Un... Je un... pensais pas que ça allait partir de cette direction, un... ça fait plaisir. 10 secondes. 5 secondes. L'Ethiopie. Pardon L'Ethiopie. C'est une bonne réponse. Elle fort, hein Il combien de jokers Parce que lui, on en a deux, là. Hein. Sabine... Aurélie triche. Attends, triche C'est pas pour être le réjoueur, mais vraiment Aurélie il triche. Il en a deux, les de jokers, là. Voilà. Je suis pas sûr quand même. Euh, Aurélie, il y secondes. Il le tant qu'il y a, y a deux. Deux y... parce qu'après, il va dire... Je sais, vous trichez pas, mais bon, bon. bon, voilà. En plus, tout le monde sait que Aurélie qu la Somalie, c'est une bonne réponse. Ouais, il faut que je l'ai dit, c'est facile. Oui, c'est comme Bah là, oui, mais bon, mais ça. il n'y a ça. Est-ce qu'il y a un autre pays qui qu avec la Somalie à parler d'Égyptie Je vais vous dire ça tout de suite. Bien sûr que oui, grand. Bon, question. Mais même toi, Antoine, tu t'es lancé dans une liste, là. Franchement, c'est ça. Oui. Ça, ça va pas être assez. Romain. j'en ai un, Bah je vais dire l'Erythrée Oh putain ça, ça vaut 5 points ça L'Erythrée c'est une mauvaise réponse Quoi oh <rire> Billel ai... 10, ai... 10 secondes pour donner la réponse Attends c'est avec la Somalie ou avec, Somalie, la... avec ouais. la Somalie avec la Somalie Jibouti Alors est le Djibouti n'est pas possible comme réponse si ensuite Alors, en Il reste une réponse possible pour la Somalie Et là les gars bon courage Oui. Sabine. Tu dit bon courage oui. OK, donc c'est pas ça. <rire> non non attends, j'ai dit bon courage, je reste hein, je pas... pas... le, le Mozambique. Le Mozambique, c'est une mauvaise réponse. Ouais. Ou... Bilal, tu es bien dans la liste. Donc là tu as le droit de me dire trois pays. Allez, si c'est la frontière vais... de celui tu as dit avant. Et, et, <rire> et est est-ce que, et est c est c est que ça fait des points à chaque fois Un point je vous, vous avais donné à pays. On s'est ouais, planté donc il faut que tu trouves le dernier pays frontalier de ce. Mais a dit. Et non. Non non non. C'était le Kinga 13 points pour Romain, 11 points pour Sabine, 11 points pour Bilal, 6 points pour Paul ah, C'est sérieux si à part Paul alors <rire> Aurélien, ouais. tu vas nous la présenter Juste en disant l'énoncé pour voir si Paul ou Romain utilisent leur... La langue française, non <rire> ah, c'est <rire> terminé, ils ne <rire> plus jamais la ah, oui, deux, ils, ont, ils peuvent Très, que mais, Après, je serais toi, je t arrête. T arrête. alors, tu serais un peu. Ah bah oui, non, mais là, oui. <rire> <rire> non, mais <bah> là, oui, <rire> ça, ça, ça déjà été dit. <rire> veux je ah. Ah. Excellent Ah, ah. ah. J'ai juste euh, le tout la première balle sur 100 émissions, mon blaguez. Le Malawi de l'histoire. Cité un mot, commençant par les lettres F.I. Se trouvant dans le dictionnaire français des noms communs, sauf final Okay. Je précise juste que si deux mots s'écrivent pas pareil mais se prononcent pareil, je vous préciserai qu'il euh, y a, si, okay. par exemple, avec final, aucun <rire> final, final, e, euh, comme une finale vous êtes prêts, le mot final sans On e ne, non, non, non, non c'est le, les mots qui se prononcent pareil ne marchent plus, donc okay, tu ça peux ça plus dire final, si, même si c'est pas le même, c'est juste f, euh, si je... f, f I. i, voilà, bah non, du coup, c'est dans le dictionnaire, Sabine, tu commences, c'est moyen, c'est pas terrible, Romain, un euh, fil oui. je vais dire, pas bon. ouais, je suis pas expert mais fixé une bonne ouais <rire> <rire> moins de quoi pour bousser n'existe pas fixé. paul fixé la ouais. descente je pense ouais, je pense il faut c'est bon c'est quoi ça un nom commun ouais. il, a un un il a dit un mot il a dit un mot, mot. Fixé, un mot bon. bon. un mot un mot dans le dictionnaire ouais. des noms communs un, un, un mot un mot dans le juras c'est un mot Filial. Qu'est-ce que, que c'est qu ça mon agite. petit Aurélien Bah c'est plus haut je pense. Ouais. <rire> <rire> Et c'est bon Bah oui je... Bah, oui, bon, bah non, ça mais va mais... c'est bon on présente hein on peut faire ce qu'on peut. Il enfin, qu y a un peu au suspense. <rire> a C'est pas Rampas. on joue nous. C'est Romain Rampas. Après. Ouais. J'adore pas tu le fais. Mais oui. en suite c'est J'en ai 2-3 <rire> à C'est nul, nul, nul, nul. <rire> C'est bon C'est bon Ah, oh, ça fait ouais, deux ouais. fois je le fais, oh, fais C'est ouais, pas ça. grave Tu peux en faire deux si tu veux On est entre nous, en autoquête Figé Bonne réponse Il y en a beaucoup hein. Fixation Fixation, c'est une bonne réponse Tu l'as dit avant de me voir. Oui, parce que je sais que ça un mot qui existe. T'aurais pas pu choisir quelque chose en fiction. <rire> on est d'accord. <rire> parce que là... Euh... Mais non, allez hop, on met du carburant. C'est parti, Sabine. Allez, au lécard. Finaliste. Bah... Final. C'est sommes... bon, ça. Bah, lui, c'est bon, oui. Je cherche, mais bonne réponse, oui. Ah, je vais te foutre un peu de stress. Quoi. Bon, bonne réponse. Ouais, c'est bon. Allez, Romain. Tig. Figue, c'est une bonne réponse. Allez. Finalement, Finalement c'est une bonne réponse. Paul, Figuier. Oh, tu bah oui. <rire> tu l'as mis Figuier. J'aurais dit directement oh, Putain. On <rire> est occupé derrière. Oui, oui. c'est bon, très simplement tellement Sabine. Euh, fils. Bonne réponse. <rire> Romain. Figuier. Décidément. <rire> Un truc à annoncer ou bonne réponse. Oh, alors, ouais. ah, tribunal, <rire> fictionnel. Alors attends 2 secondes. Ah, il, cher il cherche filles, Fictionnel, ah, Non, c'est bon fictionnel. Optimiser C'est une bonne réponse. Paul, Fibro. Oh oh pas les mamans, on avait dit. <rire> bonne réponse. Je peux poser l'ambiance en ce thème <rire> ça me dit bien ouais, avoir... <rire> Fistule oh, non, non, non, non. Oui c'est bon dans je l'ai vu dans la liste J'en ah, ai pas du tout eu un récemment J'ai juste vu dans la liste Filature Ah oui c'est Il vit le <rire> thème, c'est ça que j'aime C'est pour ça que tu l'as pris C'est ah Filament oui, comme le, le, le compagnon de trouve tout dans le pisteau. ça piste. je dit, Non, je, non je, je dis finalement. Non, non. Bon bon non, oui. Paul. Fissure. Ah, on se rapproche de la fissure. <rire> C'est des mots super simples qu'ils ont pas dit. Bien, Bonne réponse. Merci. Bonne réponse. Bon. Merci. Bon. <rire> ça faisait que tu n'avais pas dit ça en ouais, vrai. Saline. Titre. Bonne réponse. Fait. Romain. Vous êtes des petits filous. Ooooooooh Je crois nous insulte depuis une telle heure. <rire> Fillette, déjà, je le prenais un peu mal. Moi, je l'ai vraiment mal. Attends, aussi. Filou, bonne réponse. Oh, ouais, c'est un peu rosé, quand même. Filou. Filou. Qu'est-ce c'est -ce qu -ce -ce qu oh, une bah, bonne réponse. Long. Ça existe. <rire> Paul. Filtré. Filou. C'est un verbe. <rire> Alors, des monsieur Étienne, qu'il faut c'est des morts. C'est des morts. C'est ah, pas des noms communs, c'est ah, des, communs. Ah, des, des, morts. des ah, morts. il avait dit noms communs dans oui. la question. j'ai dit dictionnaire des noms communs. communs. J'ai pas, pas dit cool. des, des noms communs, c'est tout. Euh, voilà, bien expliqué. Merci. Ça diminue. Je Tiche. Oui, ils ont l'équipe à Bonne réponse. Ouais. Mais, miren. Fiché. Bonne réponse. Forcement. Bon Paul, <rires> fiche. Pardon Ah Ça, c'est un Azimidin. Il en a dit. Il a Non. Fiche. Maintenant. Ouais, il a pas ce que tu as fait. Il, il a dit si ça se prononce pareil, sinon. Et la dit fiche en fait. déjà été dit Paul. Oh il s'est jé, puis le gène. C'est ça qui fiché, toi. Toi qui Non, non, mais... non, moi j'ai un fiché, ça j'ai du fiché. Oui, ah, il oui, avait Non, j'ai fiché. Est-ce que j'ai dire la tout ça fiché j'ai failli utiliser un juron qui aurait pu aider. du coup, il a été Oui, mais non, compliqué. Allez, ensuite Sabine, bim. J'en dégueune, je peux bonne réponse. Mais oui, que tu es pas d'accord. Fibon, oui, bon bonne réponse. Bilal. Fiargue. Fiargue. Avec un circonflexe. Ah, est est il, est est il est pas, il bien niqué. bonne réponse. Est. Il est, pas niqué, il y <rire> a. Ouais. Sabine. Quoi, toi, pas, ouais. Pardon FIANTE. Est-ce que tu penses que vous êtes vraiment pas Pion <rire> et la piante, il ah, n'est pas ah, dans le dictionnaire. C'est déconne. Ah, c'est vraiment. F I O N T U. Ah attends, mais pion c'est sérieux ça. Tu vas t'en prendre ça, c'est un je vais en prendre la gueule ou pas là Mais je demande. Dis qu'il a pas de sens. Oui, il n'est pas. Mais c'est un bien sûr. De toute façon, c'est moi, à toi j'ai perdu. C'est un je te trouve. Non, ça va. Ah, est expliquer pourquoi En fait, j'ai très peur parce qu'il Pierre dans le public. Et Pierre, c'est le mot perdant, les... il ne pas qui me tue. Il va regarder dans <rire> le dictionnaire, yes, il va dire « Yeah, ça veut dire d'oiseau !» Merci. Il parle vraiment comme ça. Non, mais par contre, tu peux pas chercher. pas le dictionnaire <rire> Larousse 2017, ça, ça. Non, mais ça existe. Antoine, oui, ah c'est quoi, ah quoi, quoi la règle Ah, mais oui, c'est FIE. C'est FIE, pardon. Je cherche FIA. Mais on t'en plus dix que c'est FIA. J'aime bien le joker, il n'est pas Je l'ai déjà vendu dans ton oreille. Pardon, oui. C'est le but que j'ai perdu. C'est ça, c Enfin, comment t'écris ça F.I.N. Bah, Merci. quand même Sinon, je suis un peu con, on ouais, quand J'en ai mais vu, mais vu des cons, c'est pour qu'il se demande non, de le préciser. Le... <rire> c'est bon, <rire> bonne <voilà. rire> réponse ça... Chut, chut. Bilel. Fidèle Sabine. Fidélité. Fidélité, c'est une bonne réponse. ça, ça joue ah, Romain. Ça joue, fin. Bonne réponse. Bilal. Fidélité. Chut Bonne réponse. Ensuite, c'est à Sabine. Fidèlement J'ai Arsene Wenger Oui, ah oui Merci Fidèlement c'est une bonne réponse. Je crois que j'ai devoir arrêter cette liste, y'a beaucoup trop long. Ah franchement tu... oui Ah tu couperas de toute façon ah, Je peux pas couper les bonnes réponses Romain oui. Tu couperas ta mauvaise Romain Ça résonne Aïe aïe aïe Farsene Wenger Romain <rire> Finistère Pardon Ce n'est pas qu'un nom propre c'est un ministère c'est vrai on a pas de il a savoir il a savoir c'est vrai il a l'air d'avoir raison c'est vrai qu'il finit ça la bout de terre c'est comme un cas pour un ministère ça finit la terre je pense qu'on dit toutes les lettres ouais alors ce qui me gêne un peu ce je dis pas je dis pas que c'est un mot qui n'existe pas Je dis n'était pas dans le dictionnaire que j'avais entre les mains Mais c'est Wikipédia que t'as ouvert Non non mais... Et <rire> si je dis qu'on m'en bat Voilà <rire> Qu'est-ce qu'on fait Un euh... Finistère c'est intéressant Oui très Fais bien, bien. bien bah, alors, en gros Génial, écrit un livre ouais. Finistère Tu vas voilà. l'accouter comme faux cela Oui Oh c'est oh, dégueulasse Wouuuuuh Excuse-moi mais il faut l'avoir entendu avant Je m'en fous Attends, J'ai rien dit quand t'as dit 5 et j'ai dit 3 Mais c'est quoi ça Ça c'est Non Bah c'est pas ça Ah bah oui mais non Bon. Bon. Bonne bon. réponse pour Filan, Bilal, pense que Sabine, Filet, Filet, Filet, Filet, Filet, Filet, Filature, Jigali, toi même j'ai l'application de, de, Bilal. de Bilal. en plus je l'ai mis, comme il y avait le dictionnaire <rire> qui a produit entre les mains, -ce j ai j ai bim. Bim. mots, c'est un plaisir, finance, financier, financer, très bien, hop bim, bravo, Et après 1 heure 10 d'enregistrement, on a fini avec la suite. Oh, déjà Ça fait donc 26 points pour Sabine, 23 points pour Romain, qui a toujours peut utilisé son joker, même si ça ne gâche pas. Il a été discriminé 22 points pour Bilal et 12 points pour Paul. Paul, un dernier mot. Ça n'avait pas le niveau, là. Ça n'a pas le niveau Ouais, On peut la venir Paul pour ce qu'il fait. Il meurt des éditions. Oh On pas Il monte Julie, il Et ça... Et, et ils montent Et ils montent ces deux chiens. Ouais. Les comptes sont remis à zéro ah et ouais. on passe au milieu. Regarde je, je me casse. <rire> Oui s'il te plaît. Attends, je suis plus le joker. Non j'ai appelé Florine, avant. Ah bon. Je vais d'abord faire ce qu'on euh... vraiment rien fait. Florine Florine Florine Florine Florine Florine, Florine, Florine, Florine. J'ai appelé, oh, c'est appelé parce que y'a... voilà. Oh je vois. Mais je sais pas si je vais choisir celui-là tu vois. <rire> Alors, le milieu, ah, oui. les compteurs sont remis à zéro, trois catégories qui ah, présente un lieu, un moment et un autre truc, et dans le thème commence tout par en n Cinq questions chacun, un point par bonne réponse. Euh, Sabine, comme tu as marqué le plus de points dans toutes la Désémission jusque-là, tu choisis entre un lieu un et un autre truc. Je vais un moment. Un moment. Le thème, c'est en se baladant dans les archives de la Désémission. C'est-à-dire oh. que c'est des questions... C'était pour moi, ça. ...qui ont déjà toutes été posées aussi dans la Désémission. Ah, Est-ce est qu'il a le parquet T'aurais cartonné. Le parquet, je suis désolé. Autre-toi, ah, Paul, cartonné. Bah oui, non mais... Je... Et Florine... Florine Finistère. Parce que ça, c'est rigolo. Florine <rire> va commencer florine oui, va commencer florine oui. va commencer et j'ai la flemme ouais. florine va commencer par la toute première question qui a été posée dans des émissionsci oh. bon, <rire> <Trop précieux. Oui. rire> oh, quelle est l'émission de télévision la plus ancienne encore en activité en france le jour du seigneur bonne réponse oh. après... Jouer ouais. et oh. et après que j'ai posé cette question Bilal m'avait dit on dirait Cyril Hanouna, il a posé la même question depuis ouais. Cyril Amouna n'existe plus et moi je suis toujours là et il y a Ça sera peut-être le... mort de Sylvain Février t'es toujours ah bravo ouais. Ouais. Arrête Arrête quel poète du 20 e siècle a été ouais. président du Sénégal pendant 20 ans euh, Cédar Senghor bon c'est Senghor mais t'as voulu te la péter mais c'est Léopold Léopold c'est fond Cédar c'est son 12ème c'est vrai Léopold c'est là Senghor c'est joué c'est Pas il a un regard d'inquiétude entre biel' et <rire> Romain dit, ah mais le... En fait, il y en, en a un qui qu a va se bouffer voir. en ah finale oui. et il y en a qui va se, ouais, se, oui. ah ouais. ah ouais. se faire bouffer avant D'après le dicton, que vaut-il mieux dans un poulailler qu'un homme en chemise en février Un renard Ouais, bravo Bah oui Quel robot, ayant atterri sur Mars en 2012, Antoine lui-même l'air d'Happy Birthday tous les 5 août pour célébrer son anniversaire. C'est un peu triste quand même. <rire> Et on lance le chronomètre, vas-y. Oh preuve. non, euh, on oh, a... Oh. 10, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonne année <rire> Curiosity Et c'est ça, mais ça finit par une litige, je sais pas. Comment qualifie-t-on une toux, dans la durée est inférieure à trois semaines, en opposition à la toux chronique Paul D'ailleurs, <rire> <rire> il fait opposition euh, ah, sur, sur ce sujet. Non. Saisonnière Non. Aiguë. Ah. oui Ça, ça fait. Fait. fait donc trois points pour Sabine ah Merci Florine Maintenant je vais demander le silence maximale parce que j'appelle la personne qui parle le moins fort sur terre Il a été battu par une fourmi C'est ovale, je pense C'est Réon Ah oui ah, déjà, se... <rire> Dis bonjour, euh, plus connu ce nom de Coradon de Léon Si euh, ah. <rire> euh, C'est un Romain qui tu as posé oui. la question entre un lieu et un autre truc Un lieu s'il vous plaît C'est parti, Riri. Mmh. Il faut que je dise quoi bah, Alors, le thème, déjà. Le thème, c'est entre Paris et le Jura. Est-ce que tu prends ton oh. joker ou pas Oui, je prends mon joker. Il ah. prend son joker. Oh. Oh. Okay. Le condor bio, jura. Il est venu. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ah non, mais pourquoi Attendez, regarde les questions. <rire> Il à, pas, y, a, <rire> y a pas les questions sur l'écran. <rire> <rire> je reste dans, dans le micro, c'est ça Non, non, on peut faire grand ta question Merci Y a-t-il plus d'arrondissements parisiens oui. Ou de cantons jurassiens oui. Il Y a plus d'arrondissements parisiens Peut-être <rire> Oui oh Quelle émotion oh Il Y a 20 arrondissements et 17 cantons Est-ce que je fais tout yes, <rire> Entre le Jura et Paris Quel département tel qu'il existe aujourd'hui A été créé le premier C'est compliqué, c'est en même temps ce matin. Et... Le Jura Le Paris, le Paris, le Paris, Paris. Oh, bon, t'en qu'il... Bon. Non, c'est Je pense que c'est le Jura. C'est le Jura Ouais. Allez, le Jura. C'est ça, le 4 mars 1960. Oh c'est ça, le 1894. Mais mars... mars... Paris, en fait, ça a été créé en tant que département avant, c'était dans la Séné-Oise. Été... Ensuite, c'était un département 68. Et, et depuis 2019, c'est un département encore à part Je comprends pas la question là. <rire> Tu lis ce qui est écrit pas, moi non plus, je Quelle altitude est la plus élevée Entre la plus haute altitude de Paris Et la plus basse altitude du Jura ah, oui, oh, te... La plus basse de Paris Et oh. la plus basse du Jura, la plus, du haute Jura. Paris. plus haut de Paris est plus haut que le plus, plus bas, bas du, Jura. du Jura Ok alors Bah, c'est pas ça. C'est vrai oh. Le plus haut de Paris, c'est 131 m et le plus bas du Jura, c'est 177 m. C'est où le plus bas du Jura euh, étrange, là, Non, c'est euh, sur la route entre Dole et la Bourgogne. Ah. Quelles sont les quatre couleurs du drapeau jurassien que l'on trouve également sur le blason de Paris Alors, il y le rouge, il y le blanc, Ça fait il y a... Pas rouge, il n'y a pas de la version rouge deux, il n'y a pas de noir aussi C'est jamais une carte, je vois mal. C'est de... jamais une carte, t'as dit <rire> <rire> <rire> oh, si, Paris, c'est bleu, rouge, blanc aussi. Non, non, il y a bleu et rouge, c'est sûr. Il y, a un, il y a un bateau, là. Bleu, rouge. <rire> je, du racontant, je dis quoi Il y avait euh, bleu, c'est sûr. Donc c'est bleu, bleu blanc, rouge et un troisième. Combien de quatre, j'avais dit mmh. Le rond, c'est du doré, on le connait comme ça. Pas du noir qui ferait un peu la limite entre tous Non... Mais mais, ils savent attends, pas trop les perles Non, je pense qu'il n'y a pas Non, je tu sais, oh, oh, pense oh, ouais. 10 secondes 6 2 1, 2 7 1, 2 1, Vas-y, vas-y Chaud T'es le maître ou du Non, j'en sais rien, je dirais ça, moi Il à 9, là Faut passer à 8, hein faut décider Il a de temps Allez, 3 Deux. c'est quoi tes secondes C'est secondes de Neptune. <rire> Waouh. Oh, on dirait non, euh, Bleu, blanc, la rouge et noir. Ah non. non c'était jaune. C est c est la la dernière la question. tu vas la poser, se Attention, à 5 km2 près. C'est Si la densité de population de Paris, qui est de 20 20781 habitants par km2. OK? Hmm. Euh, répéter, si la densité de population de Paris, 20781 habitants par km2 ça était appliquée au Jura, quelle serait la superficie du Jura à 5 km2 près Oh, dessus dans le monde des fous. Oh, c est... C est... oh god. <rire> oh, <rire> <rire> pas final, 000, on dit 100000 à peu près. Genre. Non, 190000. Euh, c'est pas ça. C'est toi le mathématicien enculé. J'ai fait la question. 160000 tu divises par 20000, c'est ça Ça fait donc Je pense que la taille du Jura pas s'il avait la même densité qu'elle de 2.781 ah, ah, ouais, je pense qu'il y a des 10 secondes de traitement des candidats c'est important 3 2 1 8 km2 et c'était 12,54 donc c'est bon ah. ça oh oh Donc, on peut savoir la superficie du roi Non, on sait tout ça. Ah d'accord. Et un livre qui si je, je sens que ah, qui c'est 4999 km2 parce que c'est juste à peine moins de 5000. Tu pourrais ce ah. que je peux en faire. Tu veux partir Ryan. Merci. Merci Ça fait donc. 3 points pour Romain, 3 points pour Sabine. Mon petit Paul, ouais. tu vas poser la dernière. Un autre truc pour Bilal. En centième. C'est toujours le meilleur thème. Mais c'est où ah que je veux dire En centième, ouais. tu es prêt En centième. <rire> <'es> prêt <rire> quel <rire> élément quel élément est plaqué sur l'acier des pièces représentant un centième d'euro Veux-tu que je répète Dé-réfléchis, tout là Du cuivre. Et c'est une bonne réponse. Ah Bien joué. Par quelle puissance de 10 doit-on multiplier une seconde pour obtenir un centième de seconde Bitch. <rire> <rire> moins 2- moins, moins deux, Il est... Il a dit moi trois. Il a dit moi trois au départ. Ouais, départ. départ. Ouais, je dit la péter. Non, j'ai j'ai dit j'ai dit de ah répéter bon, okay, pour, mais que pour, que est... pour les Mais moi trois, ça fait, moi, ça fait millième, c'est l'heure Romain il a dit putain de en même temps. Ah ouais. Bah à quatre. Moi je suis juste j'ai complètement dit quand. Vas-y, dis ta réponse maintenant, c'est moi qui. Non, je dis moi trois, moi trois. C'est sûr. Ouais, c'est moi. Non, c'est dommage. Oh dommage. Moi je le sais, je te le recorder. Je donne Je donne le point Billel. Non, non, je vais pas. Le point A. fait comme d'habitude. C'est moi qui sauve. On verra la non, fin si elle de... un point ou pas On verra la fin, fin si elle joue à un point Le symbole de la seconde étant la lettre S Quel est le symbole du centième de seconde Et tu ne t'étais jamais posé cette question <rire> Je, sais. Je sais, moi non plus euh, S00 Non, non. C.S. Ah, euh, logique Et c'est impossible à répondre pour les dyslexiques t'emmerde. Pourquoi le temps de 46 secondes et 6 centièmes réalisé en 100 mètres de nage libre par l'américain Jason Lezak Aux Jeux Olympiques de 2008 n'a-t-il pas été homologué comme record du monde du 100 mètres nage libre Alors qu'il était inférieur aux 46 secondes et 91 centièmes du record du monde de l'époque Répétez la question ah, ah mais elle est longue Pourquoi le temps de 46 secondes et 6 centièmes réalisé aux, en haut C'est pas en d'ailleurs, c'est au 100 mètres nage libre Par l'américain Jason Lezac Non c'est en 100 mètres nage libre En 100 mètres neige libre par l'américain Jason, Jason Lezac aux Jeux Olympiques de 2008 N'a-t-il pas été homologué comme record du monde du 100 mètres nage libre Alors qu'il était inférieur aux 46 secondes et 91 centièmes du record du monde de l'époque Parce qu'il a sauté trop tôt <rire> C'est à cause du maillot de ouais, Tout le monde rigole mais qui a la réponse C'est une maison Un relais C'était un relais 4x100 mètres ah, Il a vu, il ah, est ah, derrière, ah, il a vu Il ah, ah, est derrière, il a vu C'est vraiment dommage, dommage C'est vraiment Et pour la dernière question Depuis quelle année Usain Bolt détient-il le record du monde au 100 mètres masculin Avec un temps de 9 secondes et 58 centièmes Réalisé à Berlin Je la répète pas parce que qu'on me... se moque de moi. Ah oui. Depuis quelle année, Shane Bolt détestait le record du monde aux 100 mètres masculin avec un temps de 9 secondes et 58ème, triche, ah, à 58 centièmes C'est Réalisé à Berlin. Depuis 2012. Non non euh, Mauvaise réponse. 2009. Trois points pour Romain, Sabine et bilel On passe à la presque fin. La presque fin, c'est trois catégories homophones, um, cinq questions chacun, un point par bonne réponse. Les thèmes, c'est Olé, Olé et Olé Olé, olé, olé, olé, olé deux Marie, c'est un plaisir. Bonjour Marie, ça va Bonjour ouais, Marie, ça va Oui, ça va très bien. bien. Alors, le, le truc de Marie, c'est marrant, à chaque fois qu'il est dans le public, elle dit je sais. Mais là, quand elle pose des questions, est-ce qu'elle va dire je sais, je sais. En s'en qu'elle a la réponse bien, en sais. face d'elle. <rire> c'est un peu toi. Donc, Sabine, Olé. Quel dessert est constitué de céréales cuites Dans un lait dans du lait sucré Généralement nappé de caramel Et auquel on ajoute de la vanille bon, Du riz au lait <rire> Exactement, bonne réponse bon, ça, Deuxième question Quel animal fournit le lait nécessaire à la fabrication du camembert La vache Exactement. Exactement. Exactement. Oh yeah. Troisième souple. question. Je dirais le mec fuit manœuvre. Oui deux s'arrive à que nouvelle alba. Oh. Ça va grouiller dans les caves. Une nouvelle idée à ah, mais... ajouter au logiciel. C'est super. super. Le premier rire que je ferais Coluche avant la ah, mais... ah, tu vas faire obligé. Pas maintenant, trop attendu bon. Donc troisième question. Dans la légende, quel animal fournissait le lait dans lequel se serait baigné Cléopâtre de manière régulière La naisse. Exactement. <rire> non, le fameux animal, l'esperme. Ah <rire> bah sauvage, il est en Dans What quel pays le chocolat au lait a-t-il été inventé en 1875 La Suisse. Exactement ah, pour ah, alors, un coup, ou pas alors pour le coup, je vais, je pour le coup elle le dire. savait C'est la vie en Suisse là C'était une question dans le jeu d'un match La nationalité numéro 28 La vie de ma mère Alors là ma petite Tu fais ta maligne Mais alors si tu réponds à celle là Je dirais pas je te suis parce que je peux pas mais Pas mal quand même. Ouais, veux, exact. Ouais. pas obligé de le lire. Il oui, oui, oui, est euh. fumé de la huit, ah bah oui. Moi c'est un jardin, tu sais, c'est un truc de Provence. 3 secondes. Moi <rires> yayaï. Dernière question, qu'est-ce que le lait de jabot Ah, c'est pas du lécailler Ben, c'est super bon. Faut rater avec ça. C'est pas du lécailler, non, c'est Non, c'est une substance donnée par certains oiseaux pour nourrir leurs oisillons. Ah oui, c'est trop bien. mignon. Ah, genre, voilà, voilà. Laissez dans la, la mauvaise ouais. <rire> C'est mignon, Et, dans final, du droit de l'entraînement. Je vais appeler maintenant la personne qui a consommé autant de drogues qu'un pays entier, les chocots. Charli ah, <rires> Quand ça arrive, Quand non Charli Allez, Charli Le chien Le chien Elle <rire> <rire> <rire> <cười> <cười> hey, es est où, Thalès Oula, oula, oula. Le regard de Charlie, Et même Charlie les auditeurs, l'ont fait vous en faire. J'avoue que... Et moi Dommage, ça aura fini troisième. Je sais pas sympa. si ça se dit encore que je les jeunes, Charlie, mais je suis fonce d'hab. <rires> Est-ce que ça s'est dit <rires> un jour <même. rire> Oui, c'est la question. <rires> fonce d'hab, ouais, <rire> peut-être Un jour, j'étais en voiture avec un chanteur néerlandais, je me dis mais fonce d'hab. Euh... Romain Olé 1 ou bon, Olé 3 Comment oui Olé euh... Olé rond Oh <rire> oh Non, pas <non, non, rire> mes <rire> sujets Olé un, Olé 1, Olé 1 <rire> Olé, un. Olé un. alors Charlie, Charles particulièrement Charlie, tu pour la deuxième... a bien, ta tête avant de la faire. <rire> oh là, <rire> trop trop, trop là Attends, je les questions rapidement. Romain, t'es dans une merde interseignante. Je lis les questions pour ouais. te les poser dans ouais. la meilleure façon. Oui, Charlie. Dans quel événement pas très très gentil pour les animaux, le public crie-t-il traditionnellement Olé Une là bonne réponse. D'accord. Nomme quelque chose ça, c'est bon, OK. Et là c'est là que tu Alors attends, là faut que j'aille dans la dans la tessiture. Dans quel type d'événement, pas très très gentil pour la terre, le public crie-t-il "Olé" après qu'un qu'un gros lourd ait lâché un pa pa pa Merci. Un match de rugby Garros pour la terre, c'est la terre battue. C'est un jeu de Ah ouais d'accord ouais, ouais, euh... Je l'avais pas compris non plus, je pensais que c'était écologiquement... Bon bah la terre, euh, parce que j'ai pas mis de tes si tu veux Michel. Dans quel pays d'Amérique du Sud, ouais. Olé, est-il un quotidien sportif écrit en espagnol En espagnol oh. c'est pas au du coup Et... j'ai le point de répondre. Euh, c'est l'Argentine, oui. Et c'est une bonne réponse. Ouais. Ouais ouais ouais ouais Alors pour la prochaine question, je dois dire <rire> qu'on est dans le cas. Pourquoi Où Je, je pose une question sur l'histoire que je racontais pendant que tu étais en train d'aller chercher ton bariton Ah Ah Donc pour te remercier J'avais prévu ça, vous inquiétez pas Pour je, te remercier d'avoir joué la musique est Je me grand. donne directement le point Quel type de canalisation est l'homophone de ce qu'on aurait, qu aurait pu faire un public si un noble faisait de la corrida Allez, allez est... <rire> <rire> Elle est horrible Le <rire> en fait c'est que... Tu l'as compris toi Oui j'ai l'ai compris mais bon, dans la fin de la fin de la fin de 10 9 en fait je passe un 8, point 8, 7 oh. 6 5 4 3 euh, 2 et euh, 1 et 0 ouais, ouais. un o léo duc mais au duc oh. ouais. au duc oh. Oh. J'ai même pas proposé des réponses avant qu'il y a... oh, ah, ait... Aller, désolé, s'il vous plaît, une proposition C'est moi j'ai senti qu'il l'avait Quoi qu Un gazoduc Non, c'était eh, pas non, ça C'était vraiment <rire> pas loin okay. ah, ouais, vraiment. On m'a lâché un gazoduc Désolé d'avoir fait ça, je savais pas Non mais c'était fini, en tout cas, je l'avais pas Bilal, tu vas poser De toute façon, je l'avais Merci Charlie Je vais appeler Alix maintenant Aller, s'il vous plaît Hey Charlie, tu dégages, ouais. parce que... Un sans faute est en finale C'est parti Lors d'une arrestation Pourquoi dit toi à une personne Aux les mains Pour qu'il montre ses mains et qu'il prouve qu'il n'a pas d'armes Bien joué oh, D'après la chanson Aux les mains, peau de lapin Qui est en maillot de bain La maîtresse c'est Oui la maîtresse <rire> Bonne réponse tu as bien fait de t'arrêter là bon, <rire> plus, non, je... Quel est organe est utilisé dans une expression Commençant par Olé <rire> Pour encourager ses interlocuteurs à avoir du courage à être brave cœur, Le coeur le coeur Quel écrivain irlandais a créé la pièce de théâtre Olé Beaujour en 1961 Romain bravo pour ta finale <rire> <rire> Alors, Irlandais ouais. soit Oscar Wilde Soit Georges Bernard Shaw donc c'est un des deux Sur le mec, ça va bien que soit aucun des deux <rire> ah putain voilà ou James Joyce voilà un des trois ah, ça c'est le bébé non tant pis c'est le coup dur allez dans la chanson dans la chanson Oh les filles du groupe Au bonheur de dames comment s'appelle la personne avec qui le chanteur est sorti phrase qu'il répète plusieurs fois c'est vrai c'est vrai Elle <rire> Je suis sorti avec Marcel voilà. Là non, il y a quelqu'un qui dit je suis sorti. sorti avec, avec Marseille. Je suis sorti avec Marcel Il est sorti avec Marseille. Et j'ai rencontré Et à Marseille. Et j'ai rencontré à Et on a fait de la balance. Alors. Et on a fait de la balance. Oh ah là là on fait... a pas te Un pardon le marteau. Ouais, pardon le fait donc 5 points Romain 6 Sabine 7 Bilel le dernier mot. Oui, j'ai un dernier mot. tiens à dire que je suis Je suis ravi d'avoir perdu face à deux très bons candidats Et je voulais remercier d'avoir fait cette émission bon Cette émission bon. sans foi yes, Et la sans très de bonne foi voilà. oh oh ouais, oh ouais, oh vous... 10 questions qui vont 0 à 9 Qu'en rapport avec le chiffre qui la concerne Une bonne réponse, à point, le premier 3 points à gagner Alexis est un con, c'est un fait Paul, tu vas venir choisir la question qui compte double Et puis tu vas venir avec moi mon petit réalisateur Allez viens Tu pas pas pas. La donc t'avais prévu t'as l'assistant t'avais prévu j ai... J ai perdu, non j'avais pas prévu j'avais ah. ah, un chiffre ah, oui, effectivement ah, bon, c'était marqué quelqu'un comme d'habitude euh, une, une, une question une question, un une question notre numéro sera choisi a été choisi par Paul Pévalor donc je vous pose la première moitié de la question vous décidez soit ou passez votre tour soit vous donnez les bonne réponse tout plus deux mauvaise réponse moins un celui qui a marqué le plus de points dans toutes les manches choisissent les preuves qui jouent la son tour c'est Sabine 33 29 Sabine rapidité ou chacun son tour Je reprends chacun son tour. Chacun son tour. Sabine, un chiffre entre 0 et 9. 0. 0. Paul, vas-y. C'est à moi de lire. Ah oh oui, je t'aime. Faut que je m'arrête au violet Non, parce que du coup, okay. c'est pas question qui compte double. Oh, super. De quel personnage de films Disney, 0, est-il le chien fantôme zéro. Ah, euh... Chut <rire> euh, Mr Jack Bon, ouais, c'est ça. Wow. Bravo, bravo, bravo. bravo, bravo. Alors... Ah bon Et Paul, maintenant si tu veux dire ton nom de famille s'il te plaît, Ah oui bien parce qu'il est marqué Jackson Killington. Ça c'est le de Mister oui, Jack. j'étais pas, ah, pas oui. au courant. J'étais oui, oh, <rire> bien sais. de finir un peu après au ciné, pas mais oui. Et <rire> là, pas mais ça fait un peu un bouquin sur lui. Non mais il a dit ouais, quel personnage Donc moi ouais, j'ai lu Il 9 neuf Tu dis neuf... Euh... Mais j'aime bien... Euh, c'est pour Romain, ça C'est pour, pour Romain ça ouais, pour Quel vrai. était le surnom du roi Louis 9' Non c'est bâton-croix. Bâton-croix. <rire> Louis bâton-croix. Bâton-croix, neuf, donc le Saint-Louis. T'as un point pour Romain. Ah, ça va. Vrai, bon. Ça vient de chiffre et 8. Ouh, dommage <rire> euh, en, plus, <rire> en plus la question est longue ouais, Quel auteur d'origine russe A été la première femme à obtenir le prix Goncourt En 1944 Pour son livre pour meilleur, les meilleur type de livre Le premier accro coûte 200 francs oh, Point d'interrogation <gasps> Fermez les guillemets euh, <rire> Merci Avant les points d'interrogation par contre Les bon. guillemets Ça, est ça. Oui c'est français euh, ça Est-ce que les guillemets fermés t'ont aidé <rire> Attends, tu mets le premier auteur russe Qu'est-ce que je répète euh... Quel auteur d'origine russe je... a été la première fois d'obtenir le prix Goncourt en 1944 pour son livre, le premier accro coûte 200 francs C'est faux C'est Elsa Triolet C'est ça ouais. ah, ouais. Pourquoi les chiffres 8 représente-t-il l'infini C'est la fin de la question. À l'origine, c'est il est posé comme ça là. Ouais, mmh. super. J ai j ai la fait la poser, dire, ça fait une boucle sans fin. C'est une c'est vrai, bon c'est bon bon très bonne de force. <rire> Vraiment, on peut la dire, oh. roman sera jamais. Merci. Oh, tu crois, <rire> pour, un, pour un gros demi. Non parce que bon. Les voilà, c'est une non. Mais mec, c'est pas c'est quand très intéressant. 2-1 pour Romain, un chiffre entre, entre eux, 0 et notre 2 est j'ai gagné donc je vais faire. 2, c'est Et c'est la question double. Je noie mon chat. Alors attends, oh, oh là là Quand tu as posé que la question On dit. Vais, euh, en <rire> oui. Donc Paul a posé le début de la question. Sabine. On ne <rire> rigole pas. On entend voler les bûches. Hein. Quelle station de ski Isaroise Là, soit tu me dis, je passe mon tour, soit tu me dis, je tente de répondre. Si tu réponds bien, tu gagnes. Si tu réponds mal, tu retombes à zéro. Oui, c est, c est, c est. Là, là c'est le choix d'une vie, Sabine. C bon. c bon. c bon. vie. Ça, là, Sabine, c'est... C'est euh... un ah, sardine. Il ah, y a une suite après. Ce n'est pas une question, ça. C'est Oui, mais, Après, oui, mais, mais voilà comme je jouais à la montagne, ça a posé... Est-ce que niveau ski, Isaroua, tu te sens bien <rire> ou pas <rire> voilà, ça, moi, Après, bien Tu vois bien Djibouti que le début de la question, tout va en dépendre. Écoute, je l'attends. Que... Elle l'attends oh ouais Ça, c'est mon jeu, ça Attention, attention, silence total. mais' ce alors là, Romain Est-ce qu'elle est con, quoi bien, elle gagne. Sabine Je même pas de vous à votre voisin la réponse. Oh Dieu, personne ne sait. Oh Moi, bon, <rire> okay, si. si. Si, si. Non, ah, si. Si. non si, si. Quelle station de ski isaroise est la deuxième avoir été créée en France après Chamonix-Montblanc et est réputée pour son ski d'été ah, D'été C'est mon C'est mon <rire> C'est parti. Oui, putain. Non, non, je te viens absolument... Aucune idée et je vais tenter tont le grand Bormin Ton numéro bon, Et hey, Sabine c'est quoi ton numéro Voilà de de... Tu avais pas une, non, une ouais, de ski avec de des... de... de... de oh, ah. un 2 dedans Je vous rédescends à 0 ah. Oui mais pour bon, moi c'était le deuxième Mais tout encore possible 0 2-0 quand même pour un Je vais voir 3 et 7 Euh 7 Ah Sabine, tout est possible Tout ah, possible. Ouais, est possible Plaisir est Plaisir quoi Allez c'est parti Robin Tu <'étonne> es le joueur du Paris Saint-Germain <rit> <s 'étonne> ouais, on, on passe à Sabine et je un autre chiffre <rit> Allez-y quand même Porte ai... le numéro 7 depuis mm. la saison 2018-2019 Après avoir porté le numéro 29 lors de sa première saison capital une vous tous boursés Je peux appeler Gaspard ou pas Non absolument pas Kylian Mbappé Et Romain Sabine, un dernier mot Félicitations surtout à Romain pour sa victoire et mmh. euh, félicitations à toi d'avoir organisé tout ce grand tournoi de la JZMISSION. C'était 1h55. Le cadeau, Mme-Bara <rire> le, le, le, le, le, le, oh, le cadeau Le cadeau Le cadeau oh, Le cadeau C'est le cadeau J'en suis fier. Sérieux C'est que ça ah, Non, non, c'est pas que ça. Ah, L'important, c'est pas le contenu, c'est le contenu. Monsieur. Le <rire> contenu Le <rire> contenu Le contenu Le contenu C'est le contenu C'est bon, bon. un livre autobiographique qui s'appelle « Ma fesse cachée ». Oui C'est le livre de Francky Masson Merci, de je paye ça 2 € ah C'est euh Je remets le, c le, pire. Pire. le c commentaire c du vinca. Voilà beau. ah, oui, beaucoup. Romain, c'est à toi. Et au début, moi nous le je... début. Dès le début, C'est trop trop pour un seul homme. Mais je vais quand même essayer de vous pas partager ce cadeau en en vous lisant le premier paragraphe. C'est toi c'est toi, c'est le type de canard. Pardon. Il se peut que j'ai je pleure pendant Je pense qu'on peut il ça serait monsieur monsieur Vincent est connu pour ses <rire> ses paroles monsieur très l'autre Vincent, M. Vincent. par rapport à son gorge. Quand les parents se croisèrent pour la première fois. Oh. En 1954. une sorte de C'était 9 ans après la fin de la Deuxième guerre mondiale. Durant une décennie la France se reconstruisait peu à peu au niveau oh, de l'infrastructure certes mais aussi au niveau de l'état d'esprit oh, de tous fait. ces gens traumatisés reprenons goût avec délectation au plaisir de la vie oh, subversif en observant une ourer les guillemets et pitcheurienne attitude fermer les guillemets inéluctable oh, oh c'est inéluctable oh oh Comme Victor, je alors. comprends votre réaction <rire> <Des> <rire> paroles comme ceci, les euh, Avant la fin de cette centième des émissions C'est pas important je sais euh, Je voulais remercier tout d'abord mon petit Paul Parce qu'il euh, monte toujours d'ailleurs Je parle sais si c'était fini mais c'est pas fini Mais bon Il passe beaucoup de temps C'est le début Et la suite après maintenant Je voulais remercier vous tous Les candidats qui avaient participé à la désémission Et ceux qui sont venus alors qu'ils ne absolument pas participer Ça me fait plaisir Je remercie tous ceux qui m'ont dit que c'était bien Et ceux qui m'ont dit que c'était de la grosse merde de la merde C'est de la de la merde Merci En vrai c'est très bien C'est très bien Bah, à part le son pareil, je remercie aussi je remercie Vincent quand même qui a pris en photo et qui a filmé peut-être c'est qui Vincent je sais oh. voilà. pas merci Vincent elle vous remercie quand même attendez attendez merci Vincent Antoine, tu ah me permettre cette petite blague avant Ah de... T'auras ah de... oh la blague de fin. T'auras la toute dernière, alors prépare là. Je ah bon coup. <rire> après on coupe l'antenne. Oui, la la la ah. <rire> ok, si, je la ferai. Okay. Je veux remercier Bilal et Paul euh, de m'avoir euh, fait écouter le podcast avec leur euh, super podcast de l'Opino. Voilà. On est bon, on peut les confondre. Attends, bon, peut les confondre peut et, euh, merci à tous. Les roulots de PQ et tout. Encore une fois. D'avoir écouté à l'émission de continuer à l'écouter. Je vais juste dire une une dernière vanne avant qu'Alexis fasse sa vanne. Ouais. Pas une dernière a frappe. Oui Parce qu'en attendant, ce qui est important dans la vie, c'est de garder la pêche. <rire> Mais